Veille de Noël Dans les magasins Les jouets attirent Tous les bonbons Les yeux éblouis Par les coloris Les enfants s'écrient Papa Noël, Papa Noël Papa Noël, Papa Noël Apporte-moi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses Ce beau petit polichinelle, Ce gros qu'on ouvre rose Ce bateau, ce mécano Papa Noël, Papa Noël Moi je désirerais ce train qui file file Sous le tunnel, Papa Noël Remue la tête affirmant Vous aurez tous à mes enfants Chez eux, les bambins Qui leurs souliers Qu'ils déposent dans la cheminée Loin de faire de dos Beaux yeux mi-clos, il chante ses mots Papa Noël, Papa Noël, Papa Noël Papa Noël, Papa Noël Répète toutes les voix de ces petits anges Apporte-nous de beaux joujoux Des oranges, marrons glacés, bonbons, la caramel. Papa Noël, Papa Noël Et si tu trouves la cheminée trop étroite Pose tes boîtes, tes sacs en vrac Fais-en un, t'as plus grand que la tour Eiffel, Papa Noël Pose tes boîtes, tes sacs en vrac Fais-en un, t'as plus grand que la tour Eiffel, Papa Noël We'll